wa lisanan wa shafatayn et une langue et de lèvres wa hadaynahu najdayn ne l'avons-nous pas guidé au devoir falaqata hamal aqbah or il ne s'engage pas dans la voie difficile wa ma adraka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 Ulaika ashabul maymana Cela sont les gens de la droite. Walladhina katharu biayatina hum ashabul mashama Alors que ceux qui ne croient pas en nos versets sont les gens de la gauche. Alayhim narun muqsada Le feu se refermera sur eux.